J'espère que vous aimez. Je vous invite à « Bonjour, M. Mozart ». Charles Robert, l'animateur, vous accueillera avec plaisir chaque samedi matin dès 9h. Chercheurs, ne cherchez plus. L'émission d'information sur l'innovation répond à vos questions. Les lundis à midi sur les ondes de Sifu 89.1. Eureka au Carrefour de l'Innovation est produite par la Technopole-Vallée-du-Saint-Maurice en partenariat avec Développement économique Canada. Les lundis dès midi, présentez-vous au Carrefour de l'Innovation sur les ordres de fou 89. Ans. Bonjour mon fils, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Mon père, j'ai été encore infidèle cette semaine. Comment? Racontez-moi ça. C'est la faute de la barrique. À chaque fois que je vois là, il me présente une belle blonde, une belle rousse, mais la dernière fois, c'est vraiment une noire qui m'a fait succomber. Ah, je vous comprends, mon fils. Même moi, je suis incapable de résister à leur bière, mais aussi leur fromage, leur terrine et leur bon pain qui me fait craquer. Donc, nous allons garder nos confidences entre nous et continuer d'y aller en silence. Au moins, si on ne va pas au paradis, eh bien, on sera allé à la barrique, à Trois-Rivières. La barrique 41-70, boulevard des Forges, voisin de la Cage au Sport. Écoutez la musique de demain. Bon après-midi et bienvenue chers auditeurs du 89.1, où que vous soyez sur la planète, au micro pour vous servir jusqu'à 16h, eh c'est Danny Janvier qui vous présente E3 2.0, où euh, on va aller écouter de la musique électronique, ambiant, euh, plus électro justement psychédélique trans, et quoi encore? On va débuter avec un classique. J'aime bien débuter avec, euh, je pense que la semaine passée, j'ai même débuté avec ça. On va ensemble avec un classique de Banco de Gaia, la pièce Drippy, tout de suite. Toujours dans l'espace E3 2.0 Avec moi-même, d'un Janvier, pour vous servir jusqu'à 16h Et puis, ce qu'on vient d'entendre Eh bien, c'était euh, un album concept euh, Shapeshifting Qui est présenté par et produit par Bill Oswell Donc, excellent Et qui regroupe plusieurs euh, pièces Plusieurs pièces, euh, je dirais, traditionnelles irlandaises Mais, bien sûr, refait à la sauce euh, des années 2000 Et puis euh, ben c'est ça le toune qu'on a entendu c'était un reel justement euh, qui était de Stride 7 fait par euh, Solas et remanié par Bill Laswell et pour euh, juste avant ça eh bien c'était de Chiba avec la pièce The Annunciation euh, de, de Chiba Cabra un album euh, assez spécial une belle pochette euh, qui rappelle un peu Dali et puis euh, ben pour débuter euh, cet après-midi eh bien c'était les honorables Banco de Gaia et la pièce Drippy un classique euh, de la musique ambiante euh, électronique. Donc ce qui s'en vient tantôt, eh bien, il va. Je, je, je vous ai préparé une petite pièce de Bio-Bazar qui est un release, comme on dit dans le milieu, qui n'est pas encore sur aucun album donc euh, si vous voulez découvrir un petit peu euh, BioBazaar, on va voir Gabriel Lemar euh, j'ai été ressortir quelques vieux albums de Psy que ça fait longtemps que j'avais pas entendu, donc euh, ça me tentait d'en réécouter euh, la semaine passée je vous mettais des trucs de Psy très très récents, euh, mais là euh, j'ai été chercher Electric Universe euh, on va peut-être avoir encore euh, des, des, des trucs un peu world beat, électro bien sûr euh, j'ai aussi un album de Sci Side, donc euh, ça pourrait être intéressant, euh, je vous prépare ça dans quelques instants Pour ce qui est des événements, donc à ne pas manquer, eh bien, il y a le 1er juin 2007. Ce n'est pas tout de suite, mais je vous dis de préparer euh, vos, votre fin de semaine, là, parce qu'à Montréal, il y a l'événement Contrast qui nous présente Taikon euh, ou Ticon, ou en tout cas, comme vous voulez, euh, cette formation euh, suédoise. Ça fait trois ans qu'on ne les a pas vus à Montréal. Donc euh, Tycon Live euh, qui est sur euh, Digital Structure et ils vont jouer avec mon bon ami euh, Taonian de FM Radio God qui ne cesse de faire euh, vraiment euh, parler deux parce que partout là tout le monde capote sur eux donc euh, un trio qui prend qui comprend euh, Lucide Otash et Taonian. donc euh, ça c'est un truc électro euh, ambiant nouveau son nouveau son très très très bon euh, très bon son donc euh, des glitches euh, des petits sons qui viennent euh, graffiner chatouiller l'oreille euh, de la grosse pop synthétisée un mélange vraiment tripant de rétro et de nouveautés donc FM Radio God Live, c'est à voir. Pour ceux qui veulent avoir une idée de FM Radio God, il y a bien sûr le myspace.com oblique FM Radio Gods avec un S. Et pour euh, Tycon, eh bien, vous pouvez aussi aller voir le myspace.com Tycon Music. Tycon, c'est T-I-C-O-N Music. Avec eux, il y aura Hydra Live qui est une formation. Lui, je ne connais pas, j'ai jamais entendu sa musique, mais euh, c'est un gars de Jester Record. Jester qui est le label aussi de DJ Clown. Et, et euh, bien sûr, ça c'est pour, pour ce qui est des lives, c'est eux. Et puis il va avoir, euh, vous allez avoir la chance aussi d'écouter de, des DJ sets, donc de Philippe qui est un des deux membres de de Tycon. Et il euh, y a Rick Ham sur Neurobiotique et Texafari, Safari, organisateur très connu au Québec. Il y a Olivier Saint-Germain sur Spaceport. Il y a Tenzen, Clown Camo et Dorobo, Donc Un événement, assez intéressant. Je pense, s'il y en a un, à aller voir, euh, à l'intérieur, aller voir, ben, c'est, je pense, c'est l'événement Contraste. Et, euh, Contraste, c'est avec un K, un O avec des trémas. Vous pouvez avoir de l'information sur euh, Contraste, 13 union Montréal.com et, et n'oubliez pas le Contraste avec un K. Je vais fermer ma gueule. On va mettre une petite pièce de Biobazar. On va aller en pub. Et suite à ça, on va écouter d'autres musiques. Et puis, prochaine intervention, je vous fais euh, les charts euh, de Sci Shop, les meilleures ventes du mois. Donc, si vous voulez savoir les albums à vous procurer dans le domaine de la psytrance, de l'ambiant et de la progressive, de la trans-progressive. Sur ce, restez au 89.1. On s'en va écouter Biobazar à l'instant. 17 mars, au bistrot côté sud de Gentilly, C'est Fou 891 vous présente la formation Paradise City et son hommage à Guns N' Roses. Venez entendre quelques-uns des plus grands classiques du rock. Hommage à Guns N' Roses, au bistrot côté sud de Gentilly, un spectacle à ne pas manquer le samedi 17 mars. Dieu! Yeah. Politicien environnementalistes et scientifiques de ce monde ont beaucoup de difficultés à s'entendre. En ces temps instables, une seule certitude les rassemble. El Niño. Ils sont unanimes. Le plus gros party de fin de session jamais vu. Un bateau, des étudiants, un party. Trois étages de party avec trois ambiances les plus hot grâce à Course Light. Les billets sont en vente à votre association étudiante. El Niño, Un rendez-vous à ne pas manquer le 27 avril prochain au port de Trois-Rivières. Le mercredi 14 mars prochain, au 10-12 de l'UQTR, dans le cadre du concours Le français à l'affiche dans le secteur des jeux vidéo, la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie vous invite à la soirée des lauréats. Pour l'occasion, la formation Locolocas offrira une prestation de plus de 30 minutes, et ce, tout à fait gratuitement. Réservez vos laissés-passer dès maintenant. Contactez la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie au 819-375-4881. 375-4881. Manifestez votre fierté en compagnie de Locolocasse ce mercredi 14 mars dès 17h au 10-12 sur le campus de l'UQTR. Vous êtes assez fou. 89-1F. 89. 89. 89. 89. 89. 89. Gabriel Lemar avec Sunset to Sunrise. Pour les gens qui ont eu la chance de voir le Benzen en prestation ici même à Trois-Rivières, eh bien, vous avez peut-être déjà remarqué cette pièce-là avec le Benzen. On la joue assez souvent et ça abrase pas mal quand on rajoute des percussions et une trompette là-dessus. Quelques petits effets, je vous dis, euh, ça groove sur un moyen de temps. Ce qui s'en vient tantôt, c'est euh, Rai, euh, oui, oui, c'est ça, c'est euh, Rai Yabki. Euh, qui nous est présenté par Rimiti Chayka, euh, qui est un genre de world beat électro, vous allez voir, euh, vous allez bien apprécier. Et euh, ben c'est ça, tantôt je vous avais promis les charts des meilleurs vendeurs euh, sur Psyshop.com. donc si vous voulez de la musique ou de l'excellente musique, eh bien, euh, je, vous, je vous présente les charts, les cinq premières positions euh, des meilleures ventes, donc en cinquième position euh, sur Flow Record, la compilation Unchart. En quatrième sur euh, Nuga Record, il y a la compilation Space Out. En troisième position sur Bluetooth, eh il y a la compilation Electro Inside, nouvelle entrée. Euh, on a en deuxième position sur euh, Web, Web Tournée. Oui, je vous en avais parlé. C'est un magazine qui a inséré un CD. Donc la compilation euh, Goa Gadar Psychedelic Magazine February 2007 et en première position sur Twisted Record, il y a le projet Prometheus et l'album Corridor of a Mirror sur ce c'est quand même assez intéressant, si vous avez des questions vous pouvez toujours rejoindre le myspace.com oblique E3 Radio ou mon site internet quand il sera en ligne au studiosstereo.com et bien sûr il y a le site de Sifu si vous avez des, des questions, des informations des trucs à dire, n'importe quoi sur ce On va aller écouter euh, le nom imprononçable que je vous ai dit tantôt, donc de Rimiti. Et, et, et en tout cas, on va écouter ça. dat. toujours dans l'espace E3 2.0 avec Danny Janvier au micro pour vous servir jusqu'à encore quelques minutes. Euh, restez justement sur les ondes du 89.1 car à 16h, il y a Louis Rousseau et Dans le trafic qui débute jusqu'à 18h. Et n'oubliez pas aujourd'hui, c'est la chronique Labarric avec Xavier Beaupré. Donc, euh, plein de bons produits et on va se remplir la panse et l'esprit. Sur ce, on va aller écouter une petite pièce irlandaise justement pour la Sainte-Patrick euh, bientôt. Et, euh, ben à tendance irlandaise mais techno. Et euh, on m'a appelé pour vous dire que loin l'Irlande. Très bon euh, trio euh, qui nous présente justement de la musique irlandaise sera en 5 à 7 le jeudi et le vendredi au nord-ouest et euh, un premier spectacle de fin de soirée vers 8h euh, le samedi. Donc ça vous tente d'aller voir trop loin l'Irlande et fêter la saint patricks Sur ça eh on s'en va avec euh, le même projet que tantôt je vous parlais avec Bill Laswell qui représente qui refait des pièces et des classiques euh, irlandais. On s'en va avec ça et on se dit à la semaine prochaine si Dieu le veut.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 375-4881. Manifestez votre fierté en compagnie de Loco Locas ce mercredi 14 mars de 17h au 10-12 sur le campus de l'UQTR. Oh yeah! Rocket MC au microphone, votre guide sur la piste des tambours battants. Une exploration des traditions musicales qui ont donné naissance au hip-hop. Chaque mercredi, de 6h à 7h p.m. De l'Afrique traversant l'Atlantique, du blues au funk au hip-hop de par le monde, c'est tambour battant sur ses fous FM. Également, Également en rediffusion, rediffusion le samedi, samedi 14h. T'es 14 amateur de musique? Chaque semaine, viens découvrir des groupes musicaux de talent, des groupes de la relève, au mardi de la relève du Gambrinus. Dès 21h, assiste au spectacle et cours la chance de gagner un de nos nombreux prix de présence. La dixième édition des Mardis de la relève du Cambrinus, une collaboration Musique Daniel Côté, Belle Gueule, Studio Radicar, Boutique S3 et Productions Joshua et C'est fou 89.1. C'est fou 89.1, la seule radio musicale. dans le trafic jusqu'à 18h